58. 58 les parties du corps les parties du corps je dessine un homme je dessine un homme d'abord la tête d'abord la tête l'homme porte un chapeau l'homme porte un chapeau On ne voit pas les cheveux. On ne voit pas les cheveux. On ne voit pas non plus les oreilles. On ne voit pas non plus les oreilles. On ne voit pas non plus le dos. On ne voit pas non plus le dos. Je dessine les yeux et la bouche. Je dessine les yeux et la bouche. L'homme danse et rit. L'homme danse et rit. L'homme a un long nez l'homme a un long nez il porte une canne dans ses mains il porte une canne dans ses mains il porte également une écharpe autour du cou il porte également une écharpe autour du cou c'est l'hiver et il fait froid c'est l'hiver et il fait froid les bras sont musclés les bras sont musclés les jambes sont également musclés. Les jambes sont également musclées. C'est un homme fait de neige. C'est un homme fait de neige. Il ne porte ni pantalon ni manteau. Il ne porte ni pantalon ni manteau. Mais cet homme n'a pas froid. Mais cet homme n'a pas froid. C'est un bonhomme de neige. C'est un bonhomme de neige.